Unité zéro, bilan, exercice 5. Écoutez et mimez la consigne. A. Regardez la photo, page 9. B. Lisez le livre, page 10. C. Regardez le professeur. D. Écoutez votre voisin ou votre voisine. Euh. Répétez Mélanie.